بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه والتابعهم بيسان الى يوم الدين اما بعض كملنا اي باب في درس الماضي السي الدعوه الى لا اله الا الله احسنتم طيب ا من الناس ما يتخذون من دون الله يندادا يحبونك حب الله والذين امنوا اشد حبن لله بعض des gens certains prennent des égos en Dieu d'Allah ils les aiment de l'amour ils les aiment comme on aime Allah et ceux qui ont cru ان الله في صوكا ان الشيخ حوله الى لو اشرح في المحبه نعم يعني المحبه من العبادات القلبيه امك و... زجاصوك صح وهل المشتكون يحبون الله <m ska lokanäida> maximum, <m Thanksgiving> <m locker> Pour les gens qui diraient, mais mais eux aussi, ils ils ils croient en Allah, ils aiment Allah, ils adorent Allah, aiment adorent on On on dit dit dit oui, c'est pas pas pas, accepté on dit pas il pas. On dit il pas comme ஜி மே لا يوجد رأس شو صغير بإذن فو كوريش بذي الحج كوريش بذي الصلاة كوريش بذي الصدقة عمل بيحثا نعم ثم الدليل سمع لكم دليل الثاني ام هو حديث رؤيه مش perdu là on après طيب حديث بكبيص له on est de prendre au milieu de nas c'est une autre idée d'a fait voir ayou strech je vous dis on bruit je sautais et elle était comme afan طيب الاحبار منهم اباضه اباضه لا لا الاحبار الاحبار علماء ايوه علماءهم ورهبانه اباضهم نعم عربابه எர் அஹல் கிட்ட நகப்பகப்போ படத்தவாக்க طيب وغدا علم يكن لك ار يجوز وفي الحقيقه ما يجوز وانت طعته هو انت مشرك طب مشرك وشط دي يجوز او بس ما يجوز اجلوبي عمو مشرك كيس لا اون بن جيرس لو كونترار دون لو فيرساي بين لنا الوجه هو يعني مثل مثل انفعلوا <تصفيق> ذلك مع علمهم بانه يخالف ما في دينهم هذا ايه كما ذكرت انت عبد الصليت قال ومير comme le jugement de pas autre que d'allah سلام باستمرار تكرمه اقرا c'est qu'ils ont écouté leurs leur religieux en ayant conscience que dans leurs livres ce n'est pas ça qui a été dit mais ils ont préféré suivre leurs religieux que le calame de leur seigneur dans leur couteau non. et ce n'est pas seulement suivi à Hawa parce que suivi de Hawa, quasiment tout le monde l'a ça, ou à la Zubillah il y a un prochain de Hawa qui amène à désobéir mais eux, c'est qui leur est permis de suivre leur religion en toute chose ثمme d'Aïla Tharis al-Hadith من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبادوا من دون الله ماله ودمه الله وجل. من قال لا الله؟ نعم நாம் அது அது يعني il a a connu le sens et இல்ல ايوه كيف انكر يعني كما ذكركم قليل انكر بي ب... باللسان وبالقلب ايوه باللسان وبالقلب اما اليد هذا شيء اخر سبب للمصادره ان توك obligatoirement en ton cœur minimum كو اي قوه بطالون هذا الشرك هذا ما يجوز هذا حرام لم تتبدل فساد تجدي Tu leur dis. Il y avait euh, des gens, مثلا, ils se disent chrétiens, ils arrivent chez eux et tu vois la statue d'un Bouddha. En ce cas, ma mère est à la maison. Ils lui ont dit, c'est quoi ça C'est chrétien c'est quoi ça, Bouddha Oui, mais c'est juste pour décorer de euh, toute façon euh, falsafah. Je dis non. Dans ton livre, on met de côté Kyrissa, c'est le fils d'Allah, on ne parle pas de ça. Mais ça, c'est Arzim. Il n'est pas venu pour combattre l'idolâtrie et les païens. Ça, qu'est-ce que c'est, ça Il n'y a pas de calab. Donc eux, chez les questions, tu vas voir ce côté-là qui est de... Euh, l'amour d'Allah partiellement, qu'ils auront, mais ils n'auront pas une carrière de « Mayur badum bin d'Allah ». Déjà, à base, eux-mêmes le font. Et quand bien même, tu ne verras pas parmi eux des gens blâmer les bouddhistes. Par exemple, là, ils ont été blâmés les athées seulement. Et encore, ça va être léger. Ça va être fragile. Parmi eux, ils, ils sont vigoureux. Mais tu veux avoir un bouddhiste, il ne va pas le blâmer. Il n'est pas obligé de blâmer. Même en tant que chrétien, en tant que... يهودي عفوا قط نصراني طبيعي لا تصط جهودي سر لا تلومه بالminimum ليس صح باقو كله يكسر تاته على ما شاء الله ابو ديس تي في سابي بينو المسلم انا بغيت توحيد نكسر تاته واش نو ايوه طيب ندخو في الباب السادس مناي باقنا التفاصيل يبدا التوحيد à peu près. Et chose qui peuvent échapper à des gens qui ont besoin être mis en lumière, qui ont besoin d'être mis en, euh, en évidence. Ben Babes Sadis. Min ash-shirk aymin. Lobsou al-hilqa wal-khayt wan-nahw hi maali raf' al-bala' aw daf'ih. C'est partie du shirk, c'est Ce pas tout le shirk. C'est partie du shirk. Fait de shirk. F'de porter là ça va être comme un bracelet ou un fil tu peux le porter autour de, du poignet ça peut être autour du cou ça va venir même les talassims, talismans ça va venir également et tout ce qui ressemble en vue de repousser le mal et d'attirer un bien ça sent à quoi ça à cette époque hein c'est pas de bonheur c'est pas de bonheur d'accord c'est pas de bonheur, rentre dedans طيب وقالوا الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدرر هل هن كاشفات درره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حزبي الله علي يتوكل المتوكلون كلا دي على السنس voyez informez-moi de ce que vous invoquiez, c'est-à-dire adoré en dehors d'Allah, si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles pourront, pourront le repousser Ou s'il si me veut une rahma, c'est-à-dire un bien, est-ce qu'elles pourront l'en empêcher D'accord Allah me suffit, et c'est en lui que les mutawakkiloun placent leur confiance. Verset le waradih par rapport à ça, que quoi que tu apportes, et تصرف الكون هذا من خصائص الله le contrôle des choses ça avec Allah le mal qui te touche c'est que lui qui avait qui te touchait s'il a pas voulu ne va pas toucher et un bien également rien d'autre à porter cela autre que lui reviendrait à dire que octu lui a le contrôle dans la dans le cours des choses ça viendra à quoi ça au rububiyah c'est ceux qui par là y croit à trefle à 4 feuilles. مثلا tu les vois dans les champs en chercher un truc. Ah, oh, j'ai trouvé un. Regarde là. Qu'il est quatre, même il a 18 feuilles. Aïe, je suis. Il y a faire quoi ce trefle C'est une feuille comme une autre. Elle est jolie, elle est mignonne, elle a 18 feuilles, c'est rare. On s'en surprit beaucoup de cela. Sinon on dort de ça il de y a rien. On n'aissou l'article code, ça va importer. Ce trefle va t'apporter. Il reste trefle un peu droit là, chez dessus. Qu qui sait qu'il aurait protégé ce trefle à 4 feuilles Personne. Donc, qu'est-ce qu'il va t'apporter à toi Il ne peut pas s'apporter à lui-même. Lui-même, il ne peut pas s'apporter à un bien ou reposer à un mal. Il va faire quoi pour toi C'est une feuille, tout simplement. Il y avait un film, je me rappelle à l'époque, deux personnes par là. Il y en a, il dit, ça c'est mon porte-bonheur. Mon porte-bonheur. Je ne sais plus si c'était quoi. C'est une femme, elle disait. Ça c'est mon porte-bonheur. Après, il regarde l'homme et il dit... Et toi, c'est quoi ton porte-bonheur Il réfléchit. Réfléchit. Après, il sort son couteau. C'est ça, je trouve mon porte-bonheur. Mais il n'est pas sûr de lui, tu vois. Il cherche à prendre le bonheur. Il dit, c'est ça. Voilà. Alors... C'est-à-dire, en fait, les gens, ils se lavent pas, parce que quand tu poses la question, ils réfléchissent, c'est quoi bon, mon porte-bonheur, en fait. J'ai en trouvé un. C'est dans un film, mais les gens, ils réagissent vraiment comme ça, tu vois. Ils ont cherché un objet, ils ont dit, ah, c'est ça mon porte-bonheur. T'es heureux Non. Ben alors Il ne peut du nomge de prendre le jet. Tu as vie à changer, non Bah alors. Ça c'est ridicule. Il dit quoi في الشرح الكاديماتي Afara'aytum ma yakhbur ahbiruni comment on a traduit Informez-moi. Wa alhamza alistifham inkari, c'est une question en guise de réprimande. Et ce n'est pas une question en attente de réponse. Tad'un ay ta'budun wa tas'aluna. Vous adorez vous invoquez. Bidurrin. marade, ou fakr, ou balade. Là, le dor, en disant, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être une calamité, un malheur ou autre. Kachifat et <'en> Muzilat, <'en> qu'elles vont ôter. Est-ce qu'elles vont ôter cette maladie Est-ce qu'elles vont ôter cette pauvreté Est-ce qu'elles vont ôter ce malheur Bir rahmatin <'en> ay ni'ma, min si'cha, au ghina, au ghel et alika. Et là, le rahmat, dans le verset, c'est un bienfait, comme la bonne santé, comme la richesse ou autre chose que les gens ils aiment. Vos cités, aye maaniat rahmatī anni, est-ce que vont pouvoir empêcher que ça, rahman ne parvienne? Hasbiyallāh ay Allā kafanī. OKafini. Cela me suffit. Et tawakkal, il y ahtamid, il place sa confiance en devant les causes. Ça veut dire le même tawakkul. Il est dit dans le شرح al-ijmali يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بان ينكر على هؤلاء المشركين عبادههم للترك الاصنام العاجزه التي لا تستطيع ازاله ضر دونك dans ce verset Allah Azawajel enfonce son prophète de blâmer ces mushrikine leur adoration qu'ils ont pour ces idoles qui sont incapables car ils sont incapables de retirer عمل نزل باحد عمل يراتان انتره ولا يستك نعمه نزلت باحد وrepousser ان بيان فك يرتوش لانتره ثم يأمره بان يفوض امره الى الله فهو كافي بجلب النفع ودفع الضرر وكاف كل ما ما يعتمد عليه وصدق في اعتماده او في الاعتماد و ensuite il lui ordonne ya ya amr da sou prophete qu'il remette ses, son affaire à Allah, qu'il remette à Allah عز وجل. Car celui qui apporte le bien ou qui repousse un mal et qui suffira à celui qui fait la conférence de façon véridique. De façon véridique. Il y a qoul fil fawa'id, wujub inkar al-mubtakar, obligation de blâmer ce qui est répréhensible. Deuxièmement, butlan ibadat al-asnam, la fausseté de l'adoration des idoles. Ça a dit San «انا کاشف دور وجل بالنفر من خاصة اس الله »« کہ le fait de repousser un mal et d'attirer un bien, cela est propre à Allah seulement. »« رابی عند، و جوب تواقّل على الله و ریکтивى به عما سیواء و هذا لي ونفر وعمل اسباب و مشروع. »« Il est obligatoire de se remettre à Allah de se contenter de cela. »« D'accord ?»« Et cela ne se pose pas au fait de prendre les causes légiférées. »« Bell بالتوكل الاعث بالاسباب دكا توكل وامي سي كونديسيون دو فا دو سا لي كوز نعم بس اللي بavenir ان شاء الله بالاسباب مناسبه الايات للباب لو رابور دو فيرسي بارابور او شابيتغ حيث دلت الايه وان دفع الضر من خصائص الله فيكون طلبه من غير الله كالحلقه والحيد ونحو يما شركا سلامو لو فيرسمون ك le fait de repousser à mal cela ne revient qu'à Allah. Donc celui qui recherche ah euh, l'empêchement du mal par autre que Allah comme le fait de porter cet talism talisman ou cet établissement. C'est pas de bonheur ou autre, ainsi ou un bracelet comme avec une croyance que cela a une influence quelconque, cela est du shirk. Cela est du shirk. ثم قال في الدنين الثاني ان امرؤ حسين رضي ران هما ان النبي صلى الله عليه وسلم را رجلا في يده حلقه في يده حلقه نعم عفوا في حلقه من سفر فقال ما هذه فقال من الواهنه فقال انزعها فانها لا تزيدك الى واحدا فانك لو مت وي عليك a a vu un un homme portant un bracelet Ça peut être un collier Là, un bracelet, qui a dit de cuivre lui qu'est-ce அபா அஹம il lui a dit à cause d'Al-Wahina, c'est une maladie, je ne sais pas si elle traduit en français, Allah ou Al Alam, elle a été dit, c'est une maladie, comme une sorte de paralysie ou quoi, de, qui a lieu entre l'épaule et, et le bras. T'as vu, c'est une maladie qui apporte une faiblesse de fatigue. Et des Rolama, ils disent que cette maladie qui touche de l'épaule au bras, de l'épaule, concentre que les hommes et pas les femmes. Je ne sais pas ce que c'est ce que l'on a dit en français. Elle doit exister, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est lié à une veine. Et ça a été dit également comme étant le sens de euh, la faiblesse. La faiblesse générale. Donc il lui a dit, arrache-la. Plutôt arrache-le. Car tu n'en porteras que de, encore plus de mal. Si jamais tu meurs, et que tu le portes ce bracelet tu ne réussiras jamais tu ne réussiras jamais يقول في الشرح الكلمات رجلا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سكي سو رجل سي عبرن لهما صحابي راوي هر كام من سفر Donc en fait, non, ça peut être un collier, sauf que là, dans le hadith, c'est un brasler. C'est une chose qui entoure autre chose. Ça peut être à la cheville, c'est quelque chose qui t'entoure. D'accord Là, dans ce hadith-là, c'est un brasler, parce que c'est à la main. Il dit à l'ouahina. Il dit à l'ouahina, il dit à l'ouahina, il dit à l'ouahina, il dit à l'ouahina. au fil yad koulaha wa yaghaliban fi radj al rijal wa nisa kamuna ji maradi ki touch l'épaule ou le bras entièrement et généralement smaladi la concerne les hommes non des femmes et ça fait deux sens wahid enzaaha ay ynumiha bikowa aghshla yjitla at force wa diru marakasa ma aflaqta لَا تَزِدُكَ إِلَّا وَحْنَنَ لَا تَزِدُكَ إِلَّا وَحْنَنَ qui ne t'ajoutera que de la faiblesse, que du mal cette chose que tu portes ne fera que t'ajouter encore plus de mal الوَحْنَ c'est aussi le ضَعْف مَا فلَحْتَ أي مَا فُوسْتَ وَمَا ظَفَرْتَ بِسَّعَادَ فِي الْأَخِرَة que tu ne toucheras pas le bonheur de l'au-delà donc tu n'auras pas réussi نرافق عليه يقول في الشرح الاجمالي يخبرنا عمران بن حسين اراضي روعه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم را في, في يد رجل حلقه من سوبر فساله عن هدفه من لبس هذه الحلقه دونك عمران اصرك النبي صلى الله عليه وسلم افيونون بورتون ابرسلي دو cuivre دونك لا تيروجي البت la raison du port de ce bracelet. فَأَغْبَرَوْا وَنَّوْ يُرِيدُ بِهَا دَفْ مَرَدْ الْوَاهِنَا فَأَمَرَوْا الْنَبِيُّ سَلَّمَ بِخَلْعِيهَا Donc il a formé qu'il portait cela, d'accord, pour repousser la maladie de l'wahina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sall لَمْ يَفُوزْ وَلَمْ يَزْفَرْ بِسَعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ Donc il est informé que cette chose qu'il porte, il ne leur apportera que du mal. Et que s'il devait mourir en la portant avec la croyance que celle-ci apporte quelque chose, alors il n'y réussira pas, il n'obtiendra pas la, le bonheur dans l'eau de là. جَمَنْ الْأَبَدِيَّةِ مَا يَعْظُ بِاللَّهِ Pourquoi voix ces gens qui se servent de remèdes dans le sens ce qu'ils appellent occulte pour soigner des maladies. D'accord Qui sont arrêtés pas des remèdes. Cela entre le shirk. Cela entre le shirk. Il dit dans les فوائد استفصال المفتي. Le mufti demande le détail avant de faire un jugement. Pourquoi ceci Pourquoi cela Et à tibar al maqasid kupon compte, attention. Tu as porté un bracelet, comme ça, quelconque, bon pour l'homme, ce n'est pas permis, ce que ça rend dans tes jambes au Bénissa, de porter des bracelets et des bijoux. Mais en lui-même, c'est une chose qui, à la base, n'est pas du chèque. Maintenant, il a demandé, pourquoi tu portes cela Et là, il a informé qu'il avait une croyance en cela. C'est là qu'il était le grand problème. Ce qui a été le grand problème. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il فَاَفُونَ فَاِذْ نَفَعَ الْكَلَمْ حَرُمَا تَعْلِفُ فِيهِمْ Donc, l'inkar se fait de différentes manières, il y a de différents niveaux. C'est-à-dire, le blamab, ça peut se faire avec douceur, ça peut se faire de façon moyenne, et ça peut se faire de façon sévère. Ça dépend. Et si jamais le kalem normal suffit, pas la peine d'être dur. Pas la peine d'employer de, de, de, de la sévérité. رَابِعَنْ بَيَنْ جَهْلَ الْمُشْرِكِنْ comme l'islam. Cela montre les nuances de Moucherikine avant l'islam. Car cette hada était prise avant l'islam. Khamisant Tahrim est un daoui bilharam, qu'il est interdit de se soigner à essayer de le haram de base. Sa'adisan, an al-haram layan fa'fil asir, wa inna fa'afi ba'd, fa madaratou akbar. Que le haram à la base ne sert à rien, ne porte pas de profit. s'il m'est venu en apport il venait en on apportait alors son match serait plus grand encore, en réalité à l'exemple de quoi? Dal kull kull hadi difficulty mais le match qu'il qu porte est plus grand encore donc il était tardif Sabihan la yuadhar al shakhs bi jahli ma imkan al taallum <muchem> que celui qui tombe dans un mal par ignorance Il n'est pas excusé s'il avait la possibilité d'apprendre et que lui a délaissé l'apprentissage. Ça peut excuser. Comme on l'expliquait auparavant, les veuves sont prises en compte par leur socle. Dans les moulins, avant qu'ils donnent, on va en prendre une seule. Djim, à la fin. Vous voyez Djim Une importante. Il y a cool. Zakara, par des ulemae, ان لبس الحلقه ونحوها ونح euh, نعم ونحوها لدفع الضرر من الشرك الاسخر والذي يفهم من حديث عمران انه الشرك اكبر لانه رتب عليه عدم الفلاح المؤبد وكلا دي رولمان ديس ك لو فايت دو بورتي سي شوز لا pour repousser a mal soleil du shirk asra mais ce qu'on comprend du hadith de imran C'est Akbar qu'il a dit, tu ne resteras jamais. Donc il a dit, « Voyons qu'il nous t'offil dans le cadre de la laitue de l'articad. » Donc là, maintenant, on peut répondre à cela en fonction de l'intention de la personne, de sa croyance qu'il a. Ça, attention, ce que vous allez prendre là, c'est ce une règle qui est importante, ce qui ne serait pas dans beaucoup d'abouem. D'accord C'est, « Fanih taqada anna, anna tafa'il bin nafsihah, midunillah, fawashir kun akbar. » C'est-à-dire pour croyance que cette chose-là en elle-même repousse le mal par elle-même, c'est le shiik Akbar. Quand on va dire, grâce à ce bracelet, ce bracelet en lui-même repousse le mal ou quoi ou quoi. Alors, shiik Akbar. On a t'accordé à un sable ou à un faîle ou à l'Allah ou à shiik asghar. C'est-à-dire pour cause que cela n'est qu'une qu qu cause qu'elle est mise comme, comme étant une cause. Alors, ce n'est pas le cas. C'est le shiik asghar. Donc là, vous allez voir qu'une cause toute chose qui était prise en lui a fort de propriété de protection ou de nuisance en elle-même ça devient quoi chez Akbar et en faire une cause car on n'a pas mis comme étant une cause cela sera sera du cheikh Asra quoi que ça soit une chose qui n'a aucun lien avec ce que tu as tu dis ça un, un remède pour me soigner il y a aucune chose qui est venue provoquer ce ta remède D'accord Tu rends dans le sheikh Akbar, Asra. Quand tu auras décrété une chose qu'elle n'a pas décrété. Voilà, sheikh fil al-huboubiya. Sheikh fil al-huboubiya. Donc des gens, tu vois, ils il viennent avec des choses, ils disent c'est un remède. C'est quoi ta propre que c'est un remède Par exemple, il vient avec une chose qui est liée à la jambe et il l'accroche à son bras. C'est quoi le rapport Si ça n'a pas été testé scientifiquement avec les sciences modernes comme étant vraiment profitable, c'est d'après il a pas eu un dalil de dire en premier lieu en premier cercle que j'aurais dû dire en premier un dalil qui dit que ça est un remède et que ce n'est pas une chose qui était testée et dont l'effet était instantanément prouvé là ça on n'a quoi qu'on cherche ça on a le chef si par exemple euh, moi j'ai dit c'est souvent moi euh, je fatigue ou pas je suis souvent un dalil ma mère toujours elle me dit une bagane en or une bagane en or Et... Après elle, elle disait c'est la matière, c'est l'or qui fait que ça, tu vois Ça rentre dans ta main. Man. Lui, c'était quoi qu'il avait Un bras-la-slet de cuivre. Là, à ta main. Ouais. C'est la même chose. Tu vois, tu vas venir un truc d'argent, un truc d'or, un truc de là. Ça, ça waouh, ta main, man. Beaucoup de parents, ils font ça. Ils font ça, ils mettent tout sur l'enfant pour dire ça le protège. Il ne protège rien du tout. L'enfant, ça lui fait rien, mais toi, tu fais du mal à l'enfant, cela. Je te dis, moi, on fait ça, là. Maintenant, si on t'approve une preuve des médecins, et pas un seul, c'est une chose qui est répu, ré, répandue, répétée chez les médecins, que cette chose-là, elle a un effet vraiment médicinal, et l'effet, elle est tout de suite, c'est pas, il vient un putain, il a tout de suite l'effet, oh yeah. c'est une fois quoi, là. Vous voyez, c'est rejeté, et ça rentre dans le chef. Ça peut être akbar ou asraf, ça dépend de ta croyance. Non. يقول مناسبه الحديث للباب رابور دو حديث في هذا الفصل حيث دل الحديث على انكار لبس الحناء او حلقه لدفع الضرر لان جلب النفع ودفع الضرر من افعال خاصه بالله وتربوها من غير الله شرك به ce حديث دمونت البلام دي بورتيزيون دو شوز او بوسي ان مال او اوبورتر ان بيان c'est cela et parmi les statistiques sont propres à lui seulement donc il apporte autre que lui soit du chef qui peut asghar wa akbar la fumara هذا quelle importance de cet enfant ici que déjà le font ici c'est réputé c'est très reproduit ça attention même chez des bossibles on te voit ça d'accord Alors, ici c'est facile, on peut essayer de voir par là. Ici il y a des boneurs quand on va approcher la inspection. Et il y a aussi un des. Azojo. Là, on va dire que c'est à un... c'est à un... Voilà, lui, ça c'est une cause qui est rien dans son sens où si on voit cela. C'est pourquoi pour dissuader les gens comme un peu mettre un éventail, un épouvantail à foigne sur la tête un pour empêcher pour repousser les oiseaux les corbeaux. C'est pareil. C'est une ruse. Hein ouais. C'est une ruse. Mais il se dit pas que le chapeau par lui-même repousse le bac du voleur. Non, il dit quand il y a le soleil, il va me tranquille. Non, ça c'est vrai. D'accord Hein Ça peut pas marcher là. Mais le chapeau c'est bidade. Hein Mais non, ça c'est une chose qui est fictive. C'est comme quelqu'un par exemple demain une sœur elle va être dans un quartier, elle va dire Même là, elle dit vous habille à sabille un hijab fashion. Elle met son petit fleur sur la tête. Ça te travaille un petit peu large mais bon, voilà, c'est pas trop ça quoi. Et elle se dit aujourd'hui, je suis pas dans un quartier, c'est chaud. Je mets ton rouge il même. Noir que couvre le visage. Donc elle butte <coughs> que le petit je ne m'appelle vraiment pas. Alors on fait du shirki Non, sofwa. Est-ce que réellement habillé comme ça Bon, il y a des gens qui vont lui faire du mal. Mais elle connaît ces gens-là, qui disent que s'ils voient une femme comme ça, ils ne vont pas la toucher, ils ne vont pas l'embêter. C'est une cause qu'elle leur a faite. Bien qu'on lui dit, à la base, il y a hortie. Tous les jours, tu dois être comme ça. Même pour les hommes. Tu vois mmh. Tu ne peux pas aller dans certains endroits. Tu ne peux pas aller dans le quartier à côté. Quand tu vas en camis avec votre tête, il y a plus de quartier. Mais des gens disent, ouais, le quartier-là, c'est chaud. Allez, viens, je vais prendre le camis de mon grand frère, là. Je vais mettre sa chécha, on passe dans le quartier où personne ne va nous embêter. Et il le fait. Dans le quartier, il y a une nuit, personne ne l'embête, ils ne vont pas reconnus. Je parle d'un mousseline, je ne parle pas d'un calme. D'habitude, il s'habille comme un fashion. Il dit, je prends le camus de mon frère, sa chécha, dans le quartier, il va mettre ma capuche, je ne vais pas me reconnaître, je ne vais pas m'embêter. Et il passe. Il n'a pas fait du chèque. Mais on fait une cause de ruse. Bien qu'à la base, on dit, il y a a ri. À la base, le camus n'est pas obligatoire. Ne pas t'habiller comme les koufars Tu ne vas pas t'habiller comme eux, à la base. Et en soi, le dîme que tu vas apporter, aura une hiba que les gens ne vont pas t'embêter, Inch'Allah, à la base. D'accord À la base. Non. Rahman, c'est bon